Book 2การสนทนาสองการสนทนาสองการสนทนาสองการสนทาจากไหนคะ d'où venez-vous d'où venez-vous มาจากบาเซลค่ะเดอบาลเดอ â l e บาเซลอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์บาล se trouve en s u ส s ิส â l e se trouve en Suisse ดิฉันขอแนะนาให้คุณรู้จักกับคุณมิลเลอร์ได้ไหมคะคุณมิลเลอร r Puis-je vous présenter Monsieur Müller? Il est étranger. Il est étranger. Il parle plusieurs langues. Il parle plusieurs langues. Kun matini krang laek, chaimi ka? Est-ce la première fois que vous êtes ici? l a i s non, j'y étais déjà l'an dernier. Non, j'y étais déjà l'an dernier. Caning sabda t a l a n ka. Mais seulement pour une semaine. Mais seulement pour une semaine. Vous a i s e z s c i Comment vous plaisez-vous chez nous? c o n t i q u e u c'est s s o n r è s t h i q u e s และดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ et le paysage me plaît aussi et le paysage me plaît aussi คุณทํางานอะไรคะ Quel est votre profession Quelle est votre profession? ดิฉันเป็นนักแปล Je suis traducteur traductrice. Je suis traducteur/traductrice. d î c h â แปลหนังสือ Je traduis des livres. Je traduis des livres. Kun mati ni kon diêu, ใช่ไหมคะ Êtes-vous seul ici? Êtes-vous êtes seul ici? ไม่ใช่สามีของดิชันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ Non, ma femme, mon mari, est aussi ici. Non, ma femme, mon mari est aussi ici. Et n'ont pas é t voici m e s deux enfants.